Mireille Kanyang. Dimanche 9 décembre, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Ce dimanche 9 décembre, le monde célèbre la journée des Nations Unies contre la corruption à l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM. On demande l'amendement de la loi sur la corruption au Burundi clôture ce dimanche des jeux interparlementaires de la communauté est-africaine jusqu'ici le Burundi a battu la Tanzanie 3-7 à 0 en volleyball À la veille de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le gouvernement burundais se réjouit que les fondamentaux de cette déclaration ne sont pas seulement importés, c'est du moins selon un communiqué sorti hier, euh, samedi, par le ministère burundais des droits de l'homme. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimane. Captez Isanganilo, écoutez « La différence ». Rebonjour. Oh Parlons gouvernance. Pour débuter ce journal, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, au LICOM, demande que la loi sur la corruption au Burundi soit amendée pour une lutte effective de la corruption contre la corruption. Gabriel Oufiri, président de cette organisation, déplore que cette loi juge certains corrompus et laisse les autres. C'est au moment où, ce 9 décembre, où, le 9 décembre de chaque année, le Monde célèbre la Journée internationale des Nations Unies contre la corruption, célébra cette année sous le thème « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Suivez-le au téléphone avec Placide Nyo Vous avez entendu les propos de ces hautes autorités à propos du trafic des minéraux. Au lieu de traquer ces trafiquants, les autorités se prennent. Malheureusement, les mesures ne sont pas là parce que nous avons une loi qui ne pouvait pas en aucun cas aider à la lutter contre la corruption. Il y a ce que euh, cette loi dit. Il n'y cour spéciale anticorruption qui n'est pas capable de juger un ministre ou celui qui a un rang d'un ministre. Alors, et vous dites que cette loi est une loi spéciale anticorruption, Une loi qui là pour juger les petits. Ce n'est pas normal. Et Vous évoquez l'amendement de la loi. Ces amendements devront porter sur quoi au juste pour que la loi soit appliquée et aider à la lutte contre la corruption Il y a même des propositions qui sont déjà là depuis 2000 on avait d'abord proposé qu'il y ait une hôte cour spéciale qui juge toutes les autorités qui seront présumées corrompues. Qu'est-ce qui devrait être fait pour la lutte effective de la corruption au Burundi Comme nous le disons, certes, il faut un engagement politique. Deuxièmement, il faut de la séparation nette des pouvoirs. Mais aussi, en plus de cela, il faut qu'il y ait l'amendement de la loi anticorruption. Pour arriver à ces privilèges de juridiction, Et la mise en place de la haute cour de justice. Mais aussi, il faut déjà intégrer. Donc, la lutte contre la corruption ne peut pas être prônée parce que les valeurs morales sont très importantes en matière de lutte contre la corruption. Gabriel Rouffiri, président de l'OLUCOM, sans transition, page droit de l'homme. Ce lundi 10 décembre, le monde célèbre le 70e anniversaire. De la déclaration universelle des droits de l'homme, dans un communiqué sorti ce samedi par le ministère burundais des droits de l'homme, l'assistante du ministre a fait savoir que le gouvernement réaffirme son engagement à protéger les droits de l'homme et précise que cette protection est de la souveraineté nationale. Elisa Biroli souligne que la célébration des 70 ans coïncide avec la mise en place d'une nouvelle constitution et une nouvelle équipe de la Commission. Vérité et réconciliation suivée. Le Burundi est apparti à cet instrument universel, célébrera cette journée sous le thème international qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme à 70 ans, œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. Cette journée intervient comme chaque année au lendemain de la clôture de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, sous le thème national Respectons les droits humains, surtout la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, sans discrimination aucune. Le gouvernement se félicite Vivement que ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme coïncide avec l'adoption d'une loi fondamentale au Burundi qui s'inspire de la volonté du peuple qui aspire à la pérennité des institutions démocratiques républicaines et à une véritable cohésion sociale. Également, la nouvelle impulsion qui vient d'être donnée à la Commission Vérité et Réconciliation va certainement contribuer à une réécriture fidèle de l'histoire de notre pays mais aussi à établir les responsabilités sur les violations graves des droits de l'homme. De l'homme et du droit humanitaire qui ont endeuillé le Burundi. Le gouvernement du Burundi profite de ce jour pour réaffirmer que la protection des droits de la personne humaine est de souveraineté nationale et se réjouit que les fondamentaux prescrits dans cette déclaration universelle ne sont pas seulement importés du monde occidental et moderne, mais ont toujours caractérisé depuis nos aïeux la grandeur et la fierté du peuple burundi. Elisa Nherabirori, assistante du ministre burundais des droits de l'homme, et les cérémonies se dérouleront ce lundi en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi, en province Bujumbura. Page éducation de cette édition, le syndicat des travailleurs de l'enseignement demande au gouvernement de recruter des enseignants à temps plein pour éviter d'employer des volontaires difficiles à gérer car non réglés par aucune loi président du STEB a lancé cet appel samedi à Mouyinga à l'occasion de la célébration des 25 ans d'existence de ce syndicat pour le directeur provincial de l'enseignement à Mouyinga. Les parents ne devraient, pas, ne devraient être inquiétés. Les directeurs conscientisent au quotidien les dix volontaires sur l'éthique au service des détails avec Dieu donné, Nzeiman. Dans une ambiance de fête, les enseignants de Muyinga, majoritairement les membres du syndicat STEB, se sont rencontrés samedi au chef lieu de la province. C'était lauto évaluation pour les membres d'ISTEB, 25 ans après la création de cette organisation des travailleurs. Le bilan est positif, estiment les syndicalistes vu les acquis qui ont fait avancer et la condition de vie des enseignants et la qualité des prestations. La politique d'ajustement salarial, la professionnalisation des enseignants en carrière, tels sont, entre autres, points de satisfaction. Des défis persistent, notamment en ce qui est de la qualité des services. Rémi Senguillou Président du STUB évoque l'insuffisance des enseignants et le recours à un groupe particulier d'enseignants, les volontaires, qui sera responsable de leur défaillance, qu'elle la qualité de leur enseignement. Pourquoi pénaliser les parents qui supportent les indemnités à leur faveur Quelques-unes des questions autour de la gestion de ce volontariat, d'après les syndicalistes, réclamant le recrutement des enseignants à temps plein et régi par le statut général des fonctionnaires. Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement. À Mouyenga, rassuré quant à la qualité des enseignements, les volontaires sont sans cesse conscientisés sur l'éthique au service et doivent s'y conformer. D'autant plus que quand on doit recruter les nouveaux enseignants, on analyse la conduite de tel ou tel autre volontaire. De Mouyenga, je donne Zayman à la radio Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. À 13h30 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page Agriculture. L'appel lancé aux riziculteurs de semer à temps n'a pas été entendu car bon nombre de parcelles maraîchères ne sont pas encore labourées alors que la saison rizicole touche presque à sa fin. Le représentant de l'ONG à Corangozi demande à ses agriculteurs de se saisir à temps afin d'éviter de ne récolter que des épices en graines. Les détails avec Apollinaire Munzagara selon cet ingénieur agronome, la plupart des exécuteurs n'ont pas encore labouré leurs parcelles alors que le délai de ces mines ne devrait pas dépasser le 15 de ce mois de décembre. Tademan est acquise à que ces agriculteurs accusent déjà gens en grand retard du moment que bon nombre d'entre eux n'ont même pas acheté de semences de riz améliorées déjà envoyées dans les communes. Seuls 30% de la quantité déjà déposée dans les entrepôts des communes ont été achetées déplore-t-il. Le responsable de la l'accord Angosi invite donc les administrateurs communaux et les chefs de colline à s'en sensibiliser davantage la population afin qu'elle achète ses semences améliorées et de labourer sans tarder ses marques. Kiza indique que semer tardivement sorine ne donne qu'un mauvais rendement, car souvent les épines n'ont pas de graines. Donc, au Muzagara, Radio Sanganil. Et donc aussi, rendons-nous en province c'est à l'ouest du Burundi en page politique. Les jeunes regroupés au sein de, de différents partis politiques reconnaissent la manipulation qu'ils subissent de la part des politiques, surtout en période électorale, et demandent que ceux qui ont fui le pays regagnent la patrie afin qu'ils préparent ensemble les élections de 2020. Ils l'ont dit lors de la formation qui a duré une semaine à Boubanza, une formation organisée par l'ONG, accord en collaboration avec le ministère Burundi de l'intérieur sur la technique de prévention et de résolution pacifique des conflits. Spes Caritas Kabanyana pour plus de détails. Les jeunes, regroupés dans différents partis politiques dans cette province de Boubanza déplorent le fait qu'ils sont souvent des objets de manipulation des politiciens, surtout en période électorale. Ils indiquent qu'ils vont désormais éviter ce genre de comportement afin de mener une cohabitation pacifique et bien préparer les élections de 2020. De même coup, ils conseillent aux politiciens de respecter la voix des urnes et d'éviter des querelles et des malentendus qui suivent Quelquefois les élections. Terence Bonabouchar, directeur général au ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local, demande aux jeunes en particulier et à toute la population en général à la tolérance politique. Ils intériorisent les différentes formations que nous leur avons données et que d'autres vont leur dispenser dans les jours à venir en rapport surtout avec la tolérance politique. Il faudrait qu'ils évitent la manipulation politique et cultivent, je dirais, un esprit de cohabitation pacifique et d'harmonisation communautaire. Cela a été dit au cours d'une réunion de renforcement des capacités des jeunes leaders, des leaders administratifs et communautaires sur les techniques de communication non-violente, de prévention et de résolution pacifique des conflits et de la consolidation de la paix. Une réunion qui a été conjointement organisée par l'ONG Accord et le ministère de l'Intérieur de la Formation Patriotique et du Développement Local. Spescalita Skabanyana Bobanza, Radio Isanganero. Clôturons, c'est édition par la page sportive. Le championnat des Jeux interparlementaires de la communauté est-africaine qui se déroulait dans la capitale burundaise depuis le 3 décembre se clôture ce dimanche. Lors de cette dernière journée en volleyball, le Burundi a battu la Tanzanie 3-7 à 0 et la formation regroupant les parlementaires de l'Assemblée législative est-africaine s'est inclinée 3-7 à 0 face à la formation ougandaise au football de. Deux matchs de clôture sont prévus cet après-midi au terrain du centre technique national se trouvant dans la zone urbaine d'Ongagada. Dans la première rencontre, le Bondi euh, croisera l'offert avec la Tanzanie. Le second match opposera l'équipe parlementaire de l'Ouganda et, et, ainsi que la sélection de l'Eyala. Voilà. À 13 h euh, minutes dans les studios de la radio, et ainsi s'achève ce journal. Mais je vous en rappelle les grands titres. Ce 9 décembre, le monde célèbre la journée des Nations unies contre la corruption à l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM. L'on demande l'amendement de la loi sur la corruption au Burundi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 Kouimana qui assurait la mise en onde d'une excellente journée dominicale. Au revoir.